Je suis avec vous, je suis de retour et je souris. <rire> et vous allez voir pourquoi. À chaque fois que j'écoute cette chanson d'Edith Piaf, je suis forcé de sourire. Parce qu'elle a une prononciation vraiment tellement différente. Elle roule les R. Et si vous payez bien attention à cette chanson, vous allez voir comment,、euh, comment elle chante, comment q u elle prononce les mots. Elle a une,、euh, vraiment une façon très très n o b l e de chanter. Et permettez-moi de vous présenter ce soir sa chanson qui s'intitule Emportée par la foule. Écoutons comment q u elle roule les R. Qui sont tellement difficiles dans la langue française. Écoutons-la dans Emportés par la foule. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie.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 Mieux Georges, lui, va monter lui aussi sur la scène, car lui aussi est parmi mes invités de ce soir. Lui, il chante avec langueur. Il fait l'amour aux paroles de ses chansons. Quand il les interprète, pour moi, sa voix est spéciale. À l'entendre chanter, on se demande à quoi il pense. Est-ce qu'il rêve ou quoi Écoutons-le. dans son interprétation de chansons pour elle. もう。 l a l a la l a エレン。 Elle ne fait pas semblant de vivre, elle ne demande pas. Et après notre cher ami Georges, c'est maintenant le tour de Jacqueline François qui va nous chanter C'est le printemps.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 Les bourgeons des marronniers de mon enfance, l'aubépine, la j a c i n t e et les lilas v l i n s en vain me chantent leurs romans. c e Douterais-tu du printemps Tout est si joyeux.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 Et après Jacqueline François, qui nous a si bien interprété C'est le printemps, c'est monsieur Villard qui nous chantera et qui ira avec nous à Capri en Italie pour nous dire que là il n'y retournera pas car les amours sont mortes ou il n'a plus raison d'y aller. Et le titre de sa chanson est Capri, c'est fini. Nous n'irons plus jamais, où tu m'as dit je t'aime, nous n'irons plus jamais, tu viens d'être d é c i d e r nous n'irons plus jamais, ce soir c'est plus la peine, nous n'irons plus jamais, comme les autres années.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 Que tu m'avais donné Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Nous n'irons plus jamais Plus jamais, plus jamais c a p r i c'est fini Et d i s e que c'était la ville de mon premier amour カプリオセフィニーデリスケスセフィニーデリルドモンプミラモンカプリオセフィニーセフィニーディルドモンプミラモンカプリオセフィニーセフィニ Por favor, llame p o r su regalo un CD de m ú s i c a francesa. Estamos aquí esperando su llamada. Aproveche d esta e gran oportunidad de recibir gratis un CD del tren de la música, pura música francesa. Por favor, estamos esperando a su llamada. Aquí somos a su disposición para recibir sus datos. Llámanos ahora mismo a la 818. 2025, la UDO, la radio de l u n i v e r s i t a d e l'Occidente, en Los Mochis. Muchas gracias. Après Capri, c'est fini. Nous allons entrer dans l'âge de plus de 50 ans. Oui, nous le ferons parce que nous allons demander à M. Jean Fira de nous raconter sa poésie en chantant. Et c'est quoi son poème? i l nous le d i t en nous chantant Que ferais-je sans toi Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre Que serais-je sans toi qu'un cœur au b o i s dormant Que cette heure arrêtée au cadran de la montre Que serais-je sans toi Que ce balbutiement, j'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme on passe un qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi. Jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas q u u n q u a i de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre?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 Et pourtant, je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rats des inconnus. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure. アレておかどどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどートーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーオーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーどーど qui s'y a m a les grilles de sa maison. メッリージュ chez moi。 Shit.、Sure. もう1つのメロディーを見つたら、もう1つのた C'est maintenant Gilbert Bécot qui nous fait l'honneur de nous chanter sa chanson qui s'appelle Toi qui es seul et qui réclame. Toi qui es seul et qui réclame. トランスヒストー sera complice d'un secret entre toi et moi et sur les Je me pour t'apporter un peu de joie. Toi d a n Sur la mer、dans ton Village Loinoutain。problème Insurmontable、ティンポーズルラー Sur la table。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 人気の u 気の人気の人気の人気の人気の r 気の人気の人気の u 気の人気の人気 l 人気の人気の人気 t 人気の人気の人気の人気の人気の人気の人気の人気の人気の人気の人気の人気の人気の e 気の人 s の人気の人気の l 気の a 気の人気の人気の e 気の人気の人気の人気の e 気の人気 e 人気の人 s の人気の人気の人気の人気の人 e の人気の人気の人気の人気の人気の人気の人気の人気の人気の人 おかえり。 Para terminar ese corrido de domingo con la Radio UDO, e la Universidad del Occidente y con el Tren de la Música, que cada domingo a las o c h 8 presentamos un programa delicioso de música francesa con los mejores artistas de la canción francesa. Desde la semana pasada, nosotros estamos regalando CD a las personas que llaman. Entonces, Esta es Ping Pang, la última llamada para poder recibir su CD. El número es 818-2025 y estamos esperando para su llamada. Buena suerte. Y como ya llegamos al final de ese t programa, diríamos gracias a ustedes que han escuchado a ese t programa. Es para ustedes, amigos de Mochis, que lo hacemos. Y esperamos que lo hayas disfrutado. Gracias p a r a sintonizar Radio UDO. Y sobre el Internet puede escuchar todos mis programas a la www.radio udo.tk. Y hace clic sobre donde dice Daniel Fouché, postpod, y ya. Muy buenas noches y hasta domingo próximo. Merci, bonsoir y a b i e n t ô t バイバイ